Fins demà! C'est sombre depuis que ta lumière s'est éteinte D'été le miroir qui retrace chaque trait de mon visage La plus belle page de mon histoire Déchirée depuis que je cessais de te voir seulement je savais que tu n'étais que de passage T'es un nuage comme réveillant de ce rêve étroit Je serais tombé du doigt le doigt de la maison Qu'en abattir c'est effondré Après toutes les batailles que j'ai menées et les nuits que je vis en jour Mon amour te sera toujours fidèle Éternelle image gravée dans ma mémoire Tout ce soir passé entre tes bras M'a bien aimé Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu Pour être jamais heureux